One Qibla présente le cœur en action. Madarijus Salikin. Bismillah, al-hamdulillah, wa al-salat wa al ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inna al-hamdulillahi nhamduhu wa nasta'inuhu wa nasta'furuhu wa nauudu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seeyaat amalina. Bayyadhil lahuffala mudzillah wa min yudzill falantajdalahu liya murshidah. Ma'bad salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Frères et sœurs en islam, donc bienvenue à une nouvelle halaqa, une nouvelle séance de notre série sur le cœur en action, les sentiers des itinérants Madarid et salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, comme on le fait bien sûr depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on va parler d'une station qui s'appelle la station de Al-Irada. La station de Al-Irada, ça veut dire la station de la volonté. Le mot Irada réfère à vouloir, yuridu. Il veut Et ça c'est un mot qu'on trouve dans Al-Qur'an Al-Karim Comme lorsque Allah Azza wa Jal il dit Allah Azza wa Jal il demande au prophète Ou bien plutôt il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam De ne pas exclure ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal En continu Et qui le font par volonté de se rapprocher de lui d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi le contexte de révélation brièvement de cette ayah c'est parce que les ennemis des prophètes et les ennemis de la foi tous les prophètes du temps de Nuh, Noé souvent ce qu'ils demandaient aux prophètes c'est que si vous voulez qu'on vous suive qu'on vienne derrière vous eh bien il y a des conditions parmi ces conditions il faut enlever les, les personnes faibles les pauvres et les esclaves et ainsi de suite, il faut les exclure de votre communauté parce que nous, nous sommes des dignitaires, nous sommes des riches, nous sommes des puissants. On n'accepte pas de faire partie de la même communauté que ces personnes-là qui n'ont pas de valeur à leurs yeux. Alors Allah Azza wa il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « La attention, tu n'as pas le droit de les exclure parce que parmi Quraysh, parmi les ennemis de l'islam, les polythéistes, au début de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des chefs de tribus, des personnes puissantes et tout, qui ont dit au minimum pour qu'on puisse euh, commencer à parler de ta religion et peut-être on est intéressé ainsi de suite, première chose tu devrais exclure » ses esclaves comme Bilal, Al-Habashi ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on cite cette ayat comme ici dans le livre C'est parce que Allah Il dit Yuriduna. Yuriduna ça vient de Al-Iraa'ah, le fait de vouloir. Qu'est-ce que tu veux Je veux Allah Azawajalla. Je veux me rapprocher d'Allah Subhanahu wa Taala. Je veux que Allah Il soit satisfait de moi. C'est très facile. Chacun de nous peut tout simplement prendre un crayon et un papier tout seul. T'as pas révélé cette réponse à personne, et chacun, il peut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je veux dans cette vie du bas-monde Et ça va définir vraiment quelle est notre mission, pourquoi en vie, quelle, euh, quelle est notre vision dans cette vie, ainsi de suite, est-ce que ça va de pair avec les valeurs de l'islam, ou bien ce n'est pas le cas. Et en passant, on va le voir un peu plus tard, ou ta quelques groupes, ce qu'on appelle les soufis, Mais pas ici pour, du, du, pour parler des, des soufis, mais chez les soufis, ce mot-là, il est très présent. Il fait partie de leur vocabulaire. Ils appellent ça le mourid. Le mourid, ça veut dire le croyant, mais qui est un adepte d'une secte ou d'un groupe ou autre chose. Ils appellent ça le mourid, ça vient de, du mot... الاراده سافير دو مو سي الاراده الله سبحانه وتعالى قال دي وان كنت ن تريدن الله ورسوله والدار الاخره ست ايه الصدغس او زي بوز du prophète محمد sallallahu alaihi wasallam. وسلم است كو فو ان طونك du prophète, Ou si vous voulez Allah, in in vous voulez Allah, son messager, ainsi que la vie de l'au-delà. La même chose ici, c'est savoir ce qu'on cherche. Allah azawajalla, il parle aussi aux compagnons après une bataille dans laquelle ils ont eu des gains et du butin et ainsi de suite. Allah il dit dunya wa al akhirah. Parmi vous, il y a des gens qui voulaient la dunya, le bâmant, le matériel, et parmi vous, il y avait des gens qui voulaient L'au-delà auprès Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en quelque enkelkurs, se det motiv. Enligt de som har tänkt, har uttalat uttalanden om det, och de flesta av dem har förbönat sig om det, för att det är enligt dem enligt de flesta av dem enligt de flesta des dem enligt de flesta av dem enligt de flesta av dem enligt de flesta av dem enligt de flesta av dem enligt Toutes ces définitions-là reviennent hein, au fait de délaisser les habitudes, se libérer des habitudes. La volonté, ça veut dire vouloir Allah, la volonté ici au sens de la religion, la bonne volonté c'est quoi Ça égale à se libérer des habitudes. Pourquoi Meaning that most people tend to indulge in the land of forgetfulness and the answer is the craving for pleasure the nature. The human nature has its faults, and this is the case for most humans. What is human? What does he seek? What does he seek? The land of forgetfulness. What is the land of forgetfulness? It is the places, the places, the insouciance. Je ne veux pas me soucier de l'au-delà. Je ne veux pas penser à la mort. La plupart des gens, c'est ça. Je préfère éviter de penser à ce genre de choses. On connaît cette stratégie de l'évitement. En général, dans la vie, il y a plusieurs personnes qui prennent cette stratégie. Quand il y a un problème potentiel, où il y a quelque chose à régler, où il y a un conflit, où il y a n'importe... La meilleure chose, c'est quoi Pour certaines personnes, ce n'est pas la meilleure chose, mais le, leur stratégie, ça va être tout simplement faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existe pas. Donc, ici l'évitement, c'est quoi L'insouciance, je fais comme si je vis pour toujours dans cette vie, je n'ai pas à penser à la mort, je n'ai pas à penser à l'au-delà. Ça, c'est la nature humaine par défaut, si l'être humain, il ne travaille pas pour la libérer, pour la remettre sur le... Droit chemin. L'être humain, il aime la plupart des êtres humains. Par défaut, encore une fois, ne me dites pas « Ah, oh, je connais des personnes qui ne sont pas comme ça. » Oui, on connaît tous des personnes qui ne sont pas comme ça, mais ces personnes-là ont fait un effort pour sortir de ce par défaut. L'être humain, par défaut, il aime la paresse. Il aime ne pas avoir à se soucier de certaines choses. Mais ici, on ne parle pas de se soucier de tes factures la semaine prochaine. On parle de ce souci de « El de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on a préparé pour la vie de l'au-delà La deuxième caractéristique de l'être humain aussi, c'est quoi C'est tout simplement de répondre aux tentations. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui répond aux tentations de la personne, de l'être humain, qui à son goût, il est intéressé. Qu'est-ce qui attire les gens C'est quoi l'élément qui attire les gens le plus facile Les tentations, c'est pour ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a le paradis et l'enfer. Et que le paradis est entouré de quoi Le paradis. De Pas de tentations. Si le paradis était entouré de tentations, tout le monde va aller au paradis. Tout le monde. Donc, le paradis est entouré d'épreuves, de difficultés, de « makarih », de choses qu'on n'aime pas. Et l'enfer est entouré de quoi De tentations. Donc, cette vitrine qui est à l'extérieur n'est pas représentative du fond, de la finalité de la chose. C'est le contraire, parce que si les tentations étaient représentatives de la réalité, de leur fin, l'enfer, ça serait bien. Et si les difficultés étaient représentatives de ce qu'elles cachent derrière, le paradis, ce serait, ce serait bien. C'est pour ça, Allah Zawodel, même dans cette vie du bas-monde, Allah Spratan, il a créé la vie comme ça. La logique de la vie, c'est pour qu'il y ait une certaine épreuve, certains filtres, sinon tout le monde va être gagnant dans tout, partout. N'est-ce pas les choses qui ont de la valeur C'est des choses qui sont rares, qu'on trouve parfois au fond des océans, et ainsi de suite, il faut tout un travail pour... Arriver là. Alors, c'est ça l'épreuve. Donc, l'être humain, il aime shahawat, les tentations, il aime l'insouciance, les shahawat, c'est rester comme je suis. Comme Allah, il m'a créé, je n'ai rien à changer. Je, je reste comme je suis. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Mais la volonté, celui qui est doué vraiment de volonté pour Allah, subhanahu wa eh bien, c'est de... Justement d'arriver à se délaisser de ses habitudes parce que ces habitudes-là, à un certain moment donné, ça devient comme, comme un « lock ». C'est comme si on est emprisonné dans nos habitudes. On fait quelque chose parce que c'est tout simplement l'habitude de le faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit comment est-ce que le croyant, il mange, il l'a il décrit de façon très différente de ce que nous on fait de nos jours. Le prophète Salasim, a dit que le croyant, il mange quand il a faim. Nous, on, est, nous, on mange parce que c'est l'heure de manger. On est programmé. Je n'ai pas faim, mais je mange. Parce que j'ai déjà programmé de manger. C'est une habitude. Donc, on fait des choses par simple habitude. Après ça, il dit... Le fait de se libérer, de délaisser ses habitudes, eh bien, ça, c'est une C'est un signe de la véracité, de la volonté de la personne, que la personne, ses intentions, elles sont sincères. fi Haq, une autre définition que certains savants ils ont donnée pour la volonté pour al Irada, c'est le fait, c'est l'éveil du cœur dans la quête de la vérité. On a tous déjà entendu parler de l'histoire de plusieurs personnes qui se convertissent à l'islam, deviennent musulmans. Il y a plusieurs types d'histoires, plusieurs types. Mais parmi les profils typiques de plusieurs de ces histoires-là, c'est quoi Un événement, un éveil, la personne commence à chercher la vérité. Je commence, je cherchais la vérité, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai lu, j'ai consulté, j'ai visité. Donc ça c'est quoi Il y a la volonté, la volonté de Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça commence par le cœur. C'est le cœur qui va se réveiller, qui va dire, ah, il faut trouver la vérité, il faut chercher la vérité pour pouvoir la trouver. Ça sent bien en arabe. Donc une autre définition de la volonté de l'Ira, c'est quoi Lawa. Lawa, c'est une flamme dans le cœur, ils disent. C'est comme une étincelle dans le cœur. Un feu dans le cœur, ils disent en arabe, ça peut être par joie ou par tristesse, peu importe. Mais c'est une flamme dans le cœur qui fait en sorte que la personne, elle bouge par la suite. Donc c'est une flamme dans le cœur, qui va alléger toute menace, toute crainte, toute peur. Parce que la personne, elle veut vraiment arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est sur son chemin... Ce n'est pas un problème. Parce que quand on commence à adorer Allah Azza wa au début, qu'est-ce qui va arriver selon vous Quelqu'un commence, on va prendre le, la situation la plus, euh, pas la plus théorique, je vais pas dire la plus théorique, mais la plus, euh, la plus, la plus simple à comprendre. Commence à zéro. Quelqu'un, il devient musulman maintenant. Il vient de devenir musulman maintenant. Donc, était pas, il était musulman, pas très pratiquant après ça. Il n'est pas musulman. Il, il est devenu musulman maintenant, donc là la personne commence à suivre le chemin de l'islam. Qu'est-ce qui va se passer Entre autres, c'est pas la seule chose, mais il va avoir des épreuves, il va avoir des difficultés. C'est rare que tout le monde sur le chemin va dire très bonne décision. C'est bien tu es devenu musulman. À la prochaine, ok Donc va voir des personnes, de ses proches, de ses amis, même de sa famille peut-être, qui vont rejeter cette personne. Cette personne pourrait perdre certains acquis, elle pourrait perdre son emploi, elle pourrait... Donc, ça c'est quoi C'est des craintes qui vont venir sur le chemin. Mais la flamme qui est dans le cœur de la volonté, elle va relativiser. Elle va rendre ça négligeable devant la fin qui est la plus grande, qui est bien sûr de vouloir arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est ont dit aussi que parmi les traits du murid celui qui veut celui qui a la volonté donc l'on parle de choses pratiques ça nous aide à savoir à ce que moi je corresponds à ce profil ou bien je ne corresponds pas à ce profil première chose Allah bin chercher à avoir l'amour d'Allah azza par quoi Par les nawafils c'est quoi les nawafils les actions surérogatoires donc en sentant que dans l'islam comme on répète toujours la priorité est toujours aux obligations on commence toujours par les obligations et les obligations les plus fondamentales en commençant par la Salat, par la prière donc ça on va le répéter inshallah à chaque halaka on l'oublie jamais inshallah La chose la plus importante après le monothéisme, après La ilaha illallah » et le tawhid véridique, c'est la salat. Sans salat, sans prière, si ma prière n'est pas correcte, n'est pas bien, n'est pas acceptable, au moins à l'heure et ainsi de suite, faite d'une façon valide, il n'y a pas lieu à parler de plusieurs autres grandes choses dans l'Islam. Je suis juste pas sur le droit chemin je ne suis juste pas un bon croyant c'est aussi simple que ça sans se mentir il n'y a, a, a pas une autre interprétation il n'y a pas une autre piste possible parce que l'action la, la plus importante et la, la première action sur laquelle on sera questionné le jour du jugement dernier ça va être la si la salate ça passe le test le jour du jugement dernier ce qui va venir après c'est c'est plus léger ça va passer Si la salat, elle commence mal, ce qui va venir après, ça sera pire. Ça, c'est dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on fait ces obligations, surtout les grandes obligations de base, qu'est-ce qu'on fait après Dans le hadith Qudusi, Allah azzawajal, il dit que le prophète Muhammad sallam, il rapporte وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَا بِالنَّوَافِلِ Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce qu'il arrive à un seuil où Allah Azza va l'aimer. Il va être un aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un protégé d'Allah Azza Ça c'est donc comment est-ce qu'Allah Azza wa comment est-ce qu'on aime Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, entre autres avec les actes surérogatoires avec chaque salat de plus avec chaque deux raka'a de plus avec chaque tasbih, zikr d'Allah de plus, on se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit ici, premier trait du mouride, c'est de se rapprocher d'Allah chercher son amour par les nawafils ça c'est un signe que la personne elle est sérieuse, deuxième chose wa ikhlasu fi nasihatil ummati, la sincérité dans le la nasihah, le conseil envers la oumma la communauté des croyants que la personne elle veut le bien pour les autres croyants il fait de son mieux pour diriger les autres croyants vers les bonnes choses vers les choses qui leur sont bénéfiques ça on appelle ça quoi il ne va pas tricher ne va pas trahir ses frères ne va pas trahir sa communauté il ne va pas voir que sa communauté fait des choses qui ne sont pas bonnes que Allah n'aime pas et que lui va se taire Ça, ce n'est pas un mourid, un vrai mourid. Troisième chose, al-un subin C'est quoi al-un subin khalwa? C'est se sentir confortable d'être tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, bien sûr, quelque chose qui a été grandement endommagé par ces petits objets qui peuvent être des outils extrêmement utile et qui peut aussi devenir quoi Une malédiction qui brûle notre vie, ces petits téléphones. Alors les téléphones, ils ont fait en sorte qu'on n'est jamais tout seul. Même lorsque quelqu'un est tout seul, on va se connecter avec notre téléphone. Mais là, le test, c'est si quelqu'un est tout seul, est-ce qu'il peut ressentir qu'il n'est pas vraiment tout seul, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala et de ce fait, il est confortable où la personne dès qu'il est tout seul il panique je ne peux pas être tout seul je dois être entouré d'autres personnes donc le mouride il a al unzubillahi azawajel al unz on appelle ça al unz c'est lorsque tu es avec quelqu'un tu t'assois avec quelqu'un que tu aimes vraiment t'asseoir avec cette personne tu dis yasta ni donc al unz avec Allah subhanahu wa taala en présence d'Allah azawajel et pas des êtres humains والإيثار لأمر الله تعالى un autre signe de al murid c'est qu'il préfère et qu'il priorise les ordres d'Allah azza wa jall ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime و الحياء من نظره se sentir être conscient du regard d'Allah azza wa jall sur nous et le prochain و بذل المجهود faire le sacrifice faire l'effort être sérieux Vous savez, ça c'est un problème que nous avons de nos jours, c'est qu'on n'est pas sérieux dans plusieurs choses, incluant malheureusement notre religion, même notre dîne. Je ne parle, je parle pas des gens qui ne pratiquent pas du tout l'islam, je parle des gens qui pratiquent l'islam, mais même dans notre pratique de l'islam, on n'est pas sérieux. On fait l'effort minimal. J'ai fait, qu'est-ce qu'il fallait faire Je l'ai fait. Mais je ne suis pas sérieux. Je ne prends pas ça vraiment au sérieux. Allah Azza wa Jal, il dit ya Oh Yahya, prends le livre. Prophète Yahya, Allah Azza wa il dit de prendre le livre. Ça veut dire la révélation, la religion. De la prendre avec force. Ça veut dire avec détermination. Avec sérieux. Wa li kulli Et finalement, il mentionne ici C'est quoi C'est d'être intéressé de, euh, comment je peux dire ça, de euh, faire le pas vers de reach out, comme on dit en anglais, vers toute chose qui nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez un vendeur, regardez un vendeur. Un vendeur dans le marché, un vendeur, un vendeur dans un concessionnaire, auto, autre chose. Lui, il cherche à faire des ventes pour se faire plus d'argent. À chaque fois qu'il voit une personne qu'il perçoit comme étant quoi Un acheteur Potentiel, il va aller reach out vers lui. Il va pas attendre en disant s'il est intéressé, il peut venir, on se fera un peu d'argent. Ça c'est pas un bon vendeur. Le vrai vendeur sérieux, c'est celui qui va aller chez ses clients potentiels. On appelle ça quoi? lahum, reach out. Alors le mouride, à chaque fois qu'il voit une opportunité de se rapprocher dans l'arzoodun, il va aller vers cette opportunité pour la prendre. Wa min hikami wa min hukmi al-murid an c'est d'autres paroles qui nous disent aussi quelques autres signes de al-murid, c'est quoi son style de vie Al-murid il dit nawmuhu galaba. C'est quoi nawmuhu Son sommeil Il est galaba. Ça veut dire il dort lorsqu'il est contraint à dormir. Il ne dort pas parce que c'est 8h du soir, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire Je vais dormir. Je n'ai pas besoin de dormir, mais je vais quand même dormir. Parce que lui n'est pas un vrai mouride parce que ça, c'est du temps qui est précieux, qui ne va pas revenir jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où on va dormir pour longtemps dans notre tombe. On va bien dormir dans notre tombe, si on est des bons croyants, bien sûr. Mais on va dormir, on va entrer dans la tombe. Après notre mort, on va quitter ce monde. Nawmuhu ghalaba. Wa an Deuxième chose. Akluhu faaqa. Akluhu, sa nourriture aussi. Elle est limitée. Il mange quand il a besoin de manger. Et il mange selon le besoin. Wa kalamahu darura. Et ses paroles, sont des paroles. Il parle lorsqu'il a besoin de parler. Lorsque c'est important de parler. Parce que rappelez-vous que la parole on a déjà parlé de ça dans d'autres La parole, dans l'islam, qu'est-ce qui la distingue, dans son, dans son caractère, Qui pourrait nous dire Qu'est-ce qui la distingue des autres actions La parole, elle Kalima, le discours, c'est écrit, c'est enregistré, et de ce fait, la parole, tout ce qu'on dit, c'est soit pour nous ou contre nous. Il n'y a pas de, de neutre. Toutes les paroles qu'on dit le jour du jour dernier, au soit ça va compter pour moi, ou ça va compter contre moi. Contrairement à d'autres actions. Les autres actions, ce qu'on fait avec notre main. Donc, par exemple, ça, il y a des actions qui sont neutres. Que je fasse maintenant ça dans ma ou que je fasse ça, ça c'est neutre. Ça ne compte pas pour moi nécessairement, ou contre moi, il y a des choses bien sûr avec les mains qui comptent pour nous, d'autres qui comptent contre nous, mais la parole pour moi ou contre moi c'est pour ça que les savants faisaient attention de bien contrôler leur parole, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que il y a la chose principale qui va jeter les gens sur leur visage en enfer ce sera la récolte de leur Langue, le produit de leur langue sans oublier bien sûr que la parole de nos jours euh, il y a deux choses importantes à mentionner la parole de nos jours elle n'est pas toujours avec la langue mais avec, avec le clavier ou n'importe quelle autre forme de publication et aussi la parole de nos jours sa gravité c'est que elle a un effet multiplicateur facile Le partager, le forward, ça c'est un effet multiplicateur. La parole par défaut, tu as avec quelqu'un, tu lui parles, oui. Le non-verbal. Euh, oui, dans certains cas, comme par exemple, la moquerie. Donc, euh, comme certains ulama, ils ont dit dans le tafsir de wa'ilulikullihum humazatin » donc parfois par le contexte par le non verbal de la personne est en train de dire une chose mais son intention c'est de rabaisser quelqu'un c'est de se moquer de quelqu'un la min donc là oui ça ça peut rentrer dans, dans la parole wallahu aadam c'est bon euh, donc après ça il nous abu uthman al man la yaziduhu Celui qui n'a pas la bonne volonté au tout début. Donc là, l'importance de commencer par la bonne volonté. L'importance de commencer par la, la bonne volonté. Celui qui ne commence pas par la bonne volonté, il nous dit que le restant des jours ne vont faire que de le reculer, de l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance ici de la bonne volonté, ça veut dire commencer même notre dit, notre foi, notre pratique l'a commencé par le bon pas avec les bonnes intentions parce que si on ne commence pas avec la bonne intention tout ce qui va venir après pourrait être brûlé d'où l'importance toujours de rectifier nos, nos intentions surtout lorsqu'on entreprend une nouvelle action il dit écoutez ça euh, le concept de la science de la connaissance dans l'islam on est dans une université Il y a des milliers de personnes qui se présentent dans cette institution à chaque semaine pour apprendre des choses. On va apprendre des informations. Mais l'apprentissage dans l'islam, il a une signification bien particulière. C'est de l'apprentissage qui est intimement lié avec l'action. « Ilmoun, amaloun » C'est les mêmes lettres. « Ilmoun, amaloun »« Ilmoun, amalou, amalou » comme les savants ils disent que la science elle fait toujours appel à son partenaire qui est l'action si l'action répond favorablement ça va bien fonctionner si l'action ne répond pas favorablement la science elle va partir elle ne veut pas rester toute seule c'est pour ça il dit ici il dit que le Murid S'il entend des paroles des gens al-qaum lorsqu'ils disent les gens al-qaum ça veut dire ils parlent des gens pieux ça veut dire on va ouvrir un livre il y a plein de livres des des centaines de tomes de biographies des pieux ancêtres les compagnons les tableurs les grands savants les grands adorateurs de l'islam on allait avant tout les histoires des prophètes qui sont dans le Coran le karim et dans les hadiths du prophète alayhi wa donc celui qui a la volonté il va entendre des actions Euh, plutôt il va entendre des, euh, des récits ou des paroles intéressantes et s'il va les prendre et il va les implémenter il va agir en conséquence qu'est-ce qui arrive conséquence ces paroles-là cette science va devenir de la sagesse qui va s'ancrer dans son cœur et dont il va bénéficier pour le restant de ses jours dans la science elle sera confirmée dans son cœur parce que c'est une science qui est bénéfique. Alors il dit si ouman سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به, كان حكاية يحفظها اياما ثم ينساها. Celui qui va entendre des paroles bénéfiques, tel il a fait l'autre, il vivait comme ça ainsi de suite et qu'il va juste les entendre mais sans vraiment en tirer profit, ce sera une simple histoire qui va disparaître après quelques jours. C'était une histoire, c'est de l'histoire tout simplement. Alors, قال يحيى ابن معاذ, اشد شيء على المريد. Un autre savant il dit: La chose la plus difficile, la plus dure pour le mourid, celui qui est doué de volonté. C'est quoi? Qui pourrait, qui pourrait faire un, un guess comme ça? Ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a mentionné après? Quelle est la chose la plus dure psychologiquement pour le mourid? les regrets du temps perdu dans le passé, si on parle du présent, pour simplifier la chose. <rires> Savoir s'il est sincère ou non. Alors, il dit ici, « Mu'asharatul adbed » C'est de se trouver en présence de ceux qui sont exactement le contraire de lui, les paresseux, ceux qui n'ont pas de volonté. Lorsqu'il est en présence de ces personnes-là, il trouve que c'est lourd. Il les trouve quoi Lourds. Il y a certains savants comme l'imam Ibn al-Jawzi, ainsi de suite, ça, ça dit dans leur biographie comment est-ce qu'ils trouvaient lourd la présence de certaines personnes lorsqu'ils venaient le visiter parce que c'était des personnes qui n'étaient pas douées de volonté et qu'ils profitaient de ce temps pour aiguiser ses crayons pour aiguiser ses crayons donc pour ne pas perdre du temps parce que comme on a déjà mentionné fois, l'être humain est facilement influençable par son entourage par son entourage c'est pas en étant avec les paresseux que je vais changer mes habitudes dans la vie que je vais devenir une meilleure personne personne douée de plus de volonté mais le contraire si je vais côtoyer les personnes qui ont beaucoup de volonté, je vais probablement avancer beaucoup plus rapidement, même si je n'arrive pas à leur niveau, mais je, veux, je vais devenir, inshallah une meilleure personne. Prochaine chose maintenant. Il nous parle de ce qu'on appelle la science du soulook. Je rappelle, on a déjà dit avant, mais l'auteur ici, l'imam Ibn al-Qayyim, il utilise parfois des, euh, des mots, bien le vocabulaire qu'on trouve Chez les soufis parfois, ce n'est pas parce que lui il est soufi mais c'est parce que le livre, l'origine du livre que lui, euh, sur lequel il a basé ce livre-là, il y avait un peu de contenu soufi à l'intérieur et de ce fait, le vocabulaire, parfois il y a des mots qui étaient des mots de, de soufis, il les a gardés comme tels. Alors elle dit ici, il nous parle de la science de Suluk. C'est quoi la science de Suluk? les soufis font la distinction entre le fiqh, la jurisprudence la jurisprudence c'est les livres euh, qui contiennent par exemple le halal et le haram le licite et l'illicite, quelles sont les conditions pour que la nourriture elle, soit licite que, quelles sont les boissons interdites dans l'islam euh, quelles sont les formes d'eau pour faire saoudou, c'est quoi l'eau qu'on peut utiliser quels sont les liquides qu'on ne peut pas utiliser donc ça c'est Les actions, c'est la législation des actions qu'on peut voir. Et les soufis nous parlent de la science du souluq. Le souluq, ça veut dire, ça vient de Salik. Al-Salik, c'est celui qui entreprend un chemin. Il est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il a besoin d'une science qui est la science des cœurs, la science des intentions en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle dit ici Cette science-là de suluk, elle est fondée sur les volontés, sur l'irada en tant que tel. Il nous parle des règles de, des volontés. Parce que la volonté c'est quoi la, Les volontés ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens réel. C'est les actions du cœur, c'est le mouvement du cœur. Le cœur aussi il a un Un mouvement, on ne peut pas le calculer avec des machines et ainsi de suite, mais on peut voir ses effets. Parfois tu vas dire, je me sens confortable avec cette chose. Je me sens confortable à cette place, avec cette personne. Parfois c'est le contraire, tu vas dire, je ne me sens pas confortable avec cette chose. Donc là c'est le cœur, c'est comme si ton cœur est en train de te, de te repousser. C'est un, un vrai mouvement, parce que ça a même quoi, un effet sur nos mouvements et nos choix de vie, ainsi de suite. Donc, le Suluq, il parle de ça. Bien sûr, il nous dit que le fiqh, il parle des actes d'adoration, des actes et ainsi de suite, ce qui est plutôt, plutôt concret. Cette distinction, pour être très clair, c'est vraiment au sens théorique de la chose. Okay parce que le vrai fiqh dans la religion d'Allah, la vraie jurisprudence, Elle parle du cœur et, des... et du corps. Okay? Chez les pieux ancêtres, les salafs, les premières générations de l'islam, il n'y avait pas cette distinction entre les différentes disciplines. Après ça, les générations après, ils ont fait des disciplines. Ils ont un peu réglementé les sciences, organisé les sciences. Mais ça, c'était à des fins purement académiques. Ce n'est pas pour qu'on dise que dans la religion, il y a plusieurs... Parti, tu peux te contenter de ça. Cette... C'est pas comme ici, on peut dire tu peux te spécialiser en sociologie et laisser la politique. Non, dans l'islam, la religion dans l'Arabie c'est vraiment un tout. Ça part de l'ensemble, mais comme on a mentionné, les savants pour nous simplifier l'accès à la science, ils ont catégorisé les sciences. Donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup cette distinction entre euh, entre euh, ce qui est physique et ce qui est moral ou bien ce qui fait partie des actions du cœur et ainsi de suite Maintenant on commence à parler de 1, 2, 3 Vous savez si l'auteur souvent il nous dit 1, 2, 3 Condition 1, 2, 3 Étape 1, 2, 3 Donc là pour arriver à concrétiser la irade la volonté on a besoin de trois choses. Écoutez bien ces trois choses. Première chose qui nous mentionne ici, il faut qu'il y ait l'âme, la personne au fond d'elle. Il faut qu'elle soit acceptante, ouverte à accepter de commencer à marcher sur le chemin du sérieux. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient me dire « Je suis là pour t'aider », à te libérer des mauvaises habitudes, de tes mauvaises habitudes, de ta mauvaise routine, ainsi de suite. Et moi, je sais qu'il peut m'aider. Mais il y a des gens, ils vont tout simplement dire quoi Je n'ai pas besoin. Je, je reste comme je suis. Donc là, Anne Nefs, à l'intérieur, elle n'est pas encore ouverte au changement en tant que tel. Elle veut rester comme ça. Il y a quelqu'un, c'est un fumeur, fume de la cigarette, Il y a des gens qui viennent dire, on, on, on va t'aider à arrêter la cigarette. On a aidé des milliers de personnes avant toi. On a une approche qui fonctionne très bien. Il y a des gens qui vont embarquer. Il va y avoir des gens qui vont dire quoi? Non, merci. Je suis correct comme ça. Je veux continuer à fumer la cigarette. Donc là, elle neuf, elle n'est pas prête. Elle n'est pas ouverte au sous en tant que telle. Deuxième chose, wa, c'est un appel. Il faut que quelqu'un, parce que parfois, moi je suis intéressé, mais il n'y a personne qui m'a appelé. Il n'y a personne qui m'a appelé, il n'y a personne qui m'a invité. Donc là, c'est le deuxième qui va se présenter, c'est lui qui va me dire, je vais t'aider à faire, j'ai une solution pour toi. Et la troisième condition, qui est très importante aussi, c'est d'enlever les obstacles du chemin. Parce que dans le chemin de chacun de nous, il y a des obstacles. Et ça, c'est probablement la partie la plus difficile à voir, à déceler. Souvent, les gens, ils veulent changer et il y a quelqu'un pour les aider, mais ça bloque quelque part. Pourquoi ça bloque Parce qu'il y a des Les obstacles, quels pourraient être ces obstacles-là Qui pourraient nous citer des exemples Mauvaise compagnie, Mauvaise compagnie très bien, barakallahu fiq. Donc, il y a des gens, à chaque fois qu'il veut décoller à quelqu'un qui le retient. Non, reste ici. Et toi, tu veux, mais pourquoi lui ça ne marche pas Il a l'air vraiment sincère et, et il a essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Mauvaise compagnie, très bon exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi comme obstacle hmm? les péchés, n'am. Le, le mode de vie, OK, très bien. Oui, le mode de vie. Donc ça c'est un très bon exemple, le mode de vie. Ça c'est un très très bon exemple en passant, surtout de nos jours, OK Donc le mode de vie, si quelqu'un son mode de vie, il est il est il n'est juste pas normal. Ton mode de vie n'est juste pas normal. Et il n'arrive pas à faire la salade. À chaque fois, il dit moi je vais faire la salade. je vais prier à l'heure et tout et ça marche pas ben des fois c'est à cause de ton mode de vie qui n'est juste pas normal et de ce fait tu es essoufflé tu n'as pas d'espace pour pouvoir faire ta salaire je parle ici de, de l'espace temporel je ne parle pas de, de l'espace physique en tant que tel donc vous voyez connaître c'est quoi les obstacles afin de s'en débarrasser il y a des obstacles dans la vie qu'on peut tout simplement détourner et il y a d'autres obstacles il faut quoi il y aller face à face et il faut les enlever les zéradiqué du chemin complètement. Donc ça c'est les trois choses qui sont qui sont nécessaires. Wa min muqaddimatiha Parmi les choses qui vont être là aussi pour supporter pour encourager cette irada de annousavom aldhahab anil adat bi sihhatil ilmi ma'a sidqil qasd wa khala' kulli Première chose, on a la science la connaissance, la nécessité d'apprendre, l'apprentissage dans l'islam, la science, elle est extrêmement importante. On a dit tout à l'heure que la science elle vient avec l'action que la bénédiction de la science de l'ilm, elle est avec l'amal, avec l'action mais ce n'est pas pour dire que sans action, il ne faut pas apprendre parce que c'est un cercle ça, ça s'entraide l'action et la science parce qu'il y a des gens, ils, ils comprennent quand on dit que la science elle doit venir avec l'action il pense que moi je préfère ne pas faire d'action et de ce fait je préfère ne pas apprendre la science c'est pas ça parce que la bonne science la science bénéfique c'est le début de toute chance c'est ça ce qui va initier éclaircir le chemin devant moi man subhanahu wa ta'ala man who is a man who is a man who le jeune enfant qui est en train de lire. Pourquoi est ce que la plupart parmi nous de nos jours, on ne lit pas tout ça, on ne s'assoit pas comme ça devant des livres pour apprendre pourquoi? Exactement, c'est encore lui. Et ça, c'est un très bon exemple d'obstacle. Hawaikr, les obstacles. Regardez. Un obstacle, regardez comment c'est lourd. Je vais dire quelque chose de très simple, okay, de, de très logique. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui va me dire « Tu dis du n'importe quoi. » Mais dans la réalité, si on va faire le test, on va faire comme ça un challenge, un défi d'ici jusqu'à la semaine prochaine, la halakha prochaine, ça va être un, une montagne à surmonter. Si on disait de se libérer de ça ou de réduire notre recours à ces téléphones qui prétendent être intelligents, mais qui font de nous des gens pas très intelligents, de réduire notre utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par réduire notre utilisation Regardez, honnêtement, honnêtement, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin des réseaux sociaux sur notre téléphone Est-ce qu'on va mourir sans ça Est-ce qu'on va souffrir On va être déconnecté du monde On va pas bien vivre Sauf une minorité de personnes que vraiment, machin là, son gros commerce, ça fonctionne sur les réseaux sociaux. S'il va enlever ça de son téléphone, c'est un chiffre d'affaires de quelques milliers de dollars de perdu par jour. Mais pour le commun des gens, je ne dis pas, j'ai pas dit fermez vos réseaux sociaux, j'ai pas dit fermez vos comptes, j'ai pas dit prenez la, la la la mesure la plus radicale, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit Aussi simple que de l'enlever du téléphone de le mettre juste sur l'ordinateur ou je peux mettre mes réseaux sociaux par exemple sur un ancien téléphone à la maison. Je regarde ça pour une qu'est-ce que je vais rater du monde Honnêtement, qu'est-ce que je vais rater du monde Si je, je ne check, comment on dit mes comptes que une fois par jour, que trois fois par semaine, qu'est-ce que je vais rater du monde Mais quel sera le changement positif sur ma vie Certainement énorme, parce que ça va laisser de l'espace et ça va laisser lieu à plusieurs choses qui sont bénéfiques, la science, la famille, les bonnes actions, ainsi de suite, qui attendent depuis longtemps mais qui font la file à la porte. La porte, c'est cet obstacle-là. Donc voilà un autre, un autre obstacle en tant que tel qui vient pour nous éloigner d'Allah. Alors il dit, ici, la science, elle nous apprend quelles sont les bonnes choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire. Je ne peux pas être un bon musulman sans science, sans apprendre ma religion. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas être un bon musulman sans apprendre ma religion. Parce que si je ne connais pas ma religion, si je ne m'investis pas pour apprendre, je ne vais pas pouvoir distinguer entre les choses que Allah Azzawajal il aime et les choses que Allah Azzawajal il n'aime pas et c'est ça ce qui distingue entre autres la religion de l'islam parce que c'est la religion de la vérité avec un grand V un grand L la religion de la vérité ce qui la distingue des autres religions c'est que dans les autres religions la science c'est pas pour tout le monde c'est pour une élite de personnes et dans certaines religions même les gens il faut les garder dans le noir Ce n'est pas bien lorsque la masse, elle connaît sa religion. Il faut toujours se référer à certaines personnes. Dans l'islam, c'est le contraire. Dans l'islam, tout le monde doit faire de son mieux pour apprendre sa religion. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Comme il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre sa religion est une obligation sur chaque musulman. C'est ça l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alla gudar och allt som är i himlen och på jorden. Alla gudar och allt som är i himlen och på jorden. Alla gudar l'importance de se détacher de, pour pouvoir se libérer des mauvaises habitudes, l'importance de se libérer de la mauvaise influence, des mauvais compagnons. Et ça, lui, c'est un compagnon. Lui, c'est un compagnon. Le téléphone, c'est un compagnon. Les réseaux sociaux, c'est des compagnons. Il ne faut pas comprendre la religion et les paroles qu'on dit toujours seulement dans un contexte de monde traditionnel. De nos jours, le monde, il a changé. Ce que j'ai sûrement... Téléphone, ce que j'ai sur internet, ça c'est mes compagnons, c'est mes amis. Ils m'entourent, c'est mon entourage. C'est pas juste les personnes qui marchent avec moi dans la rue, qui vont avec moi au restaurant, qui sont mes amis, mes et mes compagnons. Donc ça, ça joue un grand rôle pour nous libérer du mauvais cadre de vie, des mauvaises habitudes et de prendre la bonne routine d'être sur le chemin des des bonnes choses. Maintenant, si tout ça, ça fonctionne bien, alhamdoulilah, eh bien, cette volonté, elle va nous pousser vers le premier cadeau. On a deux cadeaux. On a le grand cadeau qui se trouve dans l'au-delà, auprès d'Allah Azza wa Et on a le premier cadeau dans cette vie du bas-monde. C'est quoi le premier cadeau dans cette vie du bas-monde Que Allah Azza wa accorde aux croyants La bonté de la foi, l'expérience de la foi. Profiter de la foi, se réjouir de la foi. Allah Azza wa Jai dit dans le Coran Al-Karim « Fala nuhiyyennahu hayatan tayyiba »« Il va lui donner la belle vie, le croyant et les croyantes. » mu'minun fa lanuhyiyannahu hayatan tayyibah les croyants et les croyantes qui font les bonnes œuvres Allah Azza wa Jalla va leur accorder la bonne vie la belle vie la belle vie c'est dans le cœur al-ghina ghina an-nafs la richesse du cœur comme le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam il a dit on a parlé de ça l'autre fois lorsqu'on a parlé du, du succès La belle vie, c'est pas il va avoir la richesse et les grandes maisons, et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout ça, qui souffrent dans leur vie, qui ne sont pas contents de leur vie. Sont pas, ils ne se réjouissent pas de leur vie. Ils ont tout ce qui est matériel, mais ils n'ont pas encore trouvé où se trouve le bonheur. C'est Pourtant, certains des salaf, certains des pieux ancêtres, ils disaient cette expérience-là l'iman euh, on, on la garde presque comme un secret. Vous savez, Si quelqu'un a de l'argent, comme ça, il a... Il a du cash, de l'or, des bijoux chez lui à la maison. Il ne va dire à personne. Parce que sinon, il va y avoir des voleurs qui vont entrer chez lui. Il ne va, va rien dire. S'il est smart, bien sûr. Al-Salaf, ils ont dit, on a quelque chose que Allah, il nous a donné, qui est la tranquillité du cœur, la bonté du cœur. « L'au'alima al-muluk wa'abna'u al-muluk » Si les rois et les princes savaient qu'on détenait ça et qu'ils pouvaient nous faire la guerre avec des épées pour nous le prendre, ils auraient fait ça. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Il y a une différence entre celui qui vit dans les ténèbres, dans la souffrance, dans son cœur et entre celui qui se réjouit d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette réjouissance, tout comme on a parlé tout à l'heure de... Euh, de la guider vers l'islam, qu'il y a des gens qui sont guidés vers l'islam parce qu'ils cherchent la vérité. Donc ça, c'est l'histoire typique de plusieurs convertis à l'islam. Mais il y a aussi d'autres profils, comme il y a un autre frère, comment il s'appelle Abdullah Bard, B-A-R-D. Il y a des personnes qui le connaissent Abdullah Bard, le français Il est maintenant âgé, je pense, il est presque, dans, probablement entre 60 et 70 ans. Vous pouvez trouver sa vidéo sur YouTube. Il y a quelques vidéos sur YouTube. Je me rappelle, il est venu ici à l'université. Il a pris avec nous Salat al mois. Ça fait plusieurs années. Lui, il est un cinéaste français dans le temps. Okay je sais que les gens de, de, de la génération de nos jours vont trouver que ça, c'est trop ancien. Mais on parle ici de la conversation. Je ne parle pas du cinéma. Okay je, je, moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît le cinéma ou qui suit le cinéma. Je ne peux pas dire grand chose sur ça. Il était un cinéaste français. Il est parti en Afrique, dans certains pays musulmans, parti dans le désert pour faire des tournages, pour tourner des films. Il est resté là-bas, il a dit, euh, la vie ici, c'est pas comme en France, c'est beau, dans le désert. Et il a fini par accepter l'islam. Pourquoi est-ce qu'il a accepté l'islam hmm? Donc, pas d'obstacle, alhamdulillah, donc ça c'est un un élément qui répond aux, euh, aux critères qu'on a dit tout à l'heure mais dans son histoire à lui, selon vous pourquoi est-ce qu'il a accepté l'islam Parce que quelqu'un est venu lui dire viens je vais te faire la dawa vers l'islam tu dois connaître la vérité avant de mourir ça c'est l'histoire de certaines personnes est-ce que lui il a eu un accident il a dit avant de mourir il faut que je trouve la vérité histoire d'autres personnes. c'est pas pour lui son histoire à lui il a dit moi je vois que ces gens là ils vivent dans le désert, non rien du tout le minimum Et ils ont le bonheur qu'on ne trouve pas en Europe. Et moi, je n'ai pas vu ça ailleurs en Europe. Et lorsqu'il s'est intéressé à comprendre pourquoi, il a trouvé que le pourquoi, c'est l'islam. Comme certains savants, ils ont dit, la belle vie, c'est la la satisfaction. Le croyant qu'il soit dans le désert ou dans un château, c'est le même état du cœur. C'est Al qanaa Il est content, il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa taala lui a accordé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui euh, il y a des gens qui dans le, euh, dans le concret à l'extérieur ils souffrent peut-être par la maladie, par c'est une vie difficile. Mais malgré tout ils peuvent surmonter tout ça et ils disent sincèrement quoi al Ils le disent sincèrement, ils ne le disent pas pour euh, juste euh, se, se programmer par exemple. Ils disent sincèrement « alhamdulillah. Donc ça c'est l'expérience de la foi, de l'Iman et ça c'est la volonté. Elle va finir par nous jeter là-bas. C'est pour ça qu'il dit ici « aslamatu ila tarwihil unsi ». C'est quoi tarwih al-Uns? Faya tarakka min al-Islam. Ila iman ila al ihsan Al-Haqa'iq, il va goûter aux de la religion. Et il va passer de l'Islam. On a dit, quelqu'un, il est kafir. Il se convertit à l'Islam. On pense, c'est la fin de l'Histoire. Non, même nous, on a des conversions à faire. On a des upgrades à faire. On monte de l'Islam vers le Iman, la foi. Et iman le niveau de l'Iman, on page de l'Iman, on monte vers l'Ihsan, la bienfaisance qui est le plus haut des trois niveaux de la religion. La religion, c'est Islam, Iman, Ihsan. Nous, on est né musulman, pour la majorité ici, on est né musulman et on pense c'est la fin de l'histoire. On a l'Islam. Il n'y a rien d'autre que l'Islam. Non. À l'intérieur de l'Islam, il y a un niveau plus élevé qui est l'Iman. La foi est plus élevé que la foi. Il y a l'Ihsan. Regardez, tout comme il y a plein de personnes qui sont kafir qui ne connaissent pas l'islam, ne connaissent pas vraiment le monde à l'intérieur de l'islam, ne connaissent pas Ramadan et Salah Talawir et Salah Tulri et tout, non, vraiment pas expérimenté ça. Nous aussi, on est dans l'islam et on n'a pas expérimenté nécessairement ce qu'il y a dans l'Iman. Il y a des gens qui vivent dans un autre monde et il y a d'autres personnes qui vivent dans un monde encore plus profond dans leur expérience comme il a dit le prophète sallam, la bienfaisance l'excellence tara fa takun tarahu yarak allah comme si tu le voyais car tu sais que même si toi tu ne le vois pas lui il te voit awal car le salik celui qui entreprend le chemin de la pratique, le chemin de la foi, de la religion, au début de la chose, il va trouver une certaine lourdeur. Une certaine lourdeur. C'est une épreuve. Certaines il faut, il faut s'efforcer à faire ça. Il faut s'efforcer à se réveiller pour la prière de Al-Fajr. Ah oh bon, il y a pire que ça, en passant. Il y a des gens... Salat al-Dohr, même pas Fajr. Salat al-Dohr. Il est en vacances, assis sur son sofa. Il fait chaud, c'est facile de faire l'oudo. Ça va être très intéressant de faire l'oudo. Et malgré ça, il fait pas là. Salat, Riyadun Billah. Salat sera dur pour lui. Donc là, la personne, vraiment, son cœur, il est comme ça. Il est compacté, Riyadun Billah Il faut qu'elle le libère. Pour le libérer, ça va être dur au début. Ça va être lourd. Il faut s'efforcer. On connaît notre analogie très simple ici, quelqu'un, il mange très très mal depuis longtemps et il ne fait pas d'effort physique, toujours assis sur un bureau, toujours sur un ordinateur, il ne fait pas du tout d'effort physique. Et dites-lui, on va aller faire du sport, on va courir. Ça sera quoi Lourd pour la personne à le faire. C'est pour ça les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire en passant L'équipe pourrait nous dire, ça, ça, on va apprendre quelque chose d'intéressant ici. Qu'est-ce que les gens comme ça Ils mangent très, très mauvais depuis longtemps et ils ne font pas d'efforts physiques depuis longtemps. Pour euh, passer de l'autre côté du mur, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent Il va, il va, va s'efforcer. Mais avant ça, il y, y a une autre chose. que, À 99% des cas, ce sera nécessaire, oui un régime, ok, mais ça, ça, ça, ça rejoint les, le point du frère, mais un entraîneur. un entraîneur ou un coach ou un compagnon, quelqu'un qui leur dit « Va, cours, commence à courir okay? !» Parce que tout seul, il va dire « Moi, courir !» Non, non, non, je ne peux pas faire ça. C'est trop difficile. Il a besoin de quelqu'un qui va l'appeler au téléphone dire « Ah, tu m'as promis, 9 heures, non, non, non, pas d'excuse, viens !» Alors ici, c'est la même chose. Quand on commence notre pratique dans Ad-Din, on a quelque chose qui nous aidera beaucoup, c'est quoi C'est les bons compagnons. C'est les bons compagnons, oui. Il y a quelqu'un qui est asthmatique, quest ce que peux, vous pouvez faire Quelqu'un qui est assez bon pour l'asthme Oui, euh, j'ai une ici et qui est neuve. Attendez, oui, je vais vous donner. Et oui, voilà. Merci. C'est bon Donc, on a besoin de quoi de l'assistance de quelqu'un qui va nous aider nous encourager les bons compagnons donc ça c'est quelque chose de très très important et c'est pour ça il dit ici an avant c'était un travail à faire ma salate, maintenant c'est devenu quoi Une expérience, ma salate. Après, avant, c'était quelque chose dont j'ai besoin de me reposer. Je dois faire la salat pour me reposer de cette responsabilité. Mais la deuxième étape, plus tard, la conséquence, c'est quoi Je vais trouver mon repos dans la salat, Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, wa salat la bonté de, des yeux le bonheur du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était dans la salat il disait à Bilal quoi qu'est-ce qu'il lui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son mu'adden à Bilal radiyallahu anhu arihna biha c'est quoi arihna biha on veut se reposer dans la salat il y a trop de problèmes dans la vie la, la vie est dure le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ils, ils ont eu la vie c'est pas comme nous, non. On a celui qui dit de nos jours j'ai la vie dure okay. très peu de personnes lorsqu'ils disent j'ai la vie dure, c'est vrai okay. on dit non, la, la, la vie est dure, quand même quand même, on dit j'ai quelques difficultés dans ma vie, j'ai des n'est-ce pas, j'ai des choses qui vont mal ainsi de suite, Mais pour dire que la, ma vie à moi, elle est très dure, la vie de par sa nature oui, elle est dure pour tout le monde Laka khalaqna linsana fi kabad Kom Allah Azza wa Jal il dit C'est le caractère Mais pour dire que moi je mène une vie dure Plus dure que les gens Il faut vraiment que je vérifie Que je m'assure Parce que parfois Je suis en train de paniquer pour rien Je suis en train de compliquer ma vie pour rien Allah Azza wa Jal m'a donné l'aisance Et moi j'accentue les choses Et de ce fait Ma souffrance sera plus psychologique et morale une vraie souffrance au vrai hein, au vrai sens des choses et finalement il nous parle ici de l'autre chose qui va se développer avec cette irada avec cette volonté avec laquelle on va conclure une là pour ce qui est de al irada j'ai pas pu bien traduire cette chose ok mais il appelle ça al kabdo ou al bast c'est quoi al kabdo ou al bast c'est que par exemple parfois dans la vie en on a plus tendance à se renfermer. Parfois, on a tendance à s'ouvrir. Quelqu'un dit « Moi, je suis ouvert d'esprit. » Facile à dire. Est-ce que tu es vraiment ouvert d'esprit avec tout le monde, dans toutes les situations Reste à prouver. Donc, parfois, on est, tu vas dire « Avec cette personne, je me suis ouvert. J'ai parlé spontanément de certaines choses. Je me sentais à l'aise. Dans un autre contexte, quoi, je suis fermé, je vais me retenir, je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas prendre de décision, ainsi de suite. Ça, c'est le qabd ou al-bast. Et le mot qabd ou al-bast, aussi, ça réfère à donner et retenir. Je donne à lui, l'autre, je ne lui donne pas. Parmi les noms d'Allah, il il est subhanahu wa ta'ala, al al Allah, c'est lui qui donne, c'est lui qui Retiens. Lui, il n'a pas eu parce que Allah a retenu. Lui, il a eu parce que Allah Azza wa il a donné. Dans tel pays, il y a la sécheresse parce que Allah Azza wa a retenu la pluie. Dans l'autre pays, il y a de la pluie et de l'eau parce que Allah Azza wa il a donné. Subhanahu wa ta'ala. Lahu Allah Allahu rizqa li'ibadihi. La baghaou fil ard, comme Allah Azza wa dit dans le Coran, Karim. Lahu basata si Allah, il ouvrait la provision le risque de façon abondante sur cette terre qu'est-ce qui va se passer hmm? l'abus barakallahu fik. la baraw fil ard l'abus avoir la vie va devenir catastrophique parce que les gens vont avoir de tout imaginez si, si, si cette vie c'était comme le paradis on a accès à tout tout marche bien ça va être catastrophique la vie Ça va des crimes à chaque coin. Les gens vont devenir fous. Mais Allah, de sa hikmah, de sa sagesse, il nous contrôle par le manque de ressources parfois. Pourquoi est-ce que en majorité, la vie, en majorité, ça va assez bien dans l'espace public il y a des crimes et tout, mais on peut marcher parce que les gens sont sont occupés. C'est clair. Lui, il doit courir pour aller faire des papiers, l'autre, il doit aller au travail, l'autre. Parce que s'il n'avait pas à faire tout ça, ce serait une catastrophe sur cette terre. Allah azzawajal, lorsqu'il donne et lorsqu'il retient, c'est par sa sagesse, par sa hikma. il sait pourquoi, subhanahu wa ta'ala. Alors ici, pourquoi est-ce qu'il nous parle de l'Qabd wa al-Basd, ces deux étapes Pour chaque salik qui marche sur le chemin d'Allah azzawajal, يتولدان من الخوف تارة والرجاء تارة parfois pour le salik c'est l'espoir et la crainte le khouf wa de ça dans ma darj des salikins au tout début ça fait quelques années c'est pour ça on le répète brièvement que le croyant dans l'islam son adoration elle est toujours entre l'espoir et la crainte entre l'espoir et la crainte j'espère que Allah il va me pardonner Et que Allah, il va me donner accès au paradis. Et que Allah va multiplier les hassanats de mes bonnes œuvres. Ça, c'est ce que j'espère en tant que croyant. Mais aussi, je crains en tant que croyant que Allah, Azza il va me punir pour mes mauvaises œuvres. Que Allah, Azza ne va pas me pardonner. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a écrit des mauvaises œuvres dont je ne suis pas conscient ou que j'ai oublié. Et ainsi de suite. C'est ça ce qui garde le croyant sur un chemin qui est équilibré. On ne peut pas être un croyant juste par la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, là tu vas devenir fou, tu vas devenir terrifié, tu vas perdre espoir. Et tu ne peux pas aussi être un croyant seulement en disant « Moi j'aime Allah, Allah il est pardonneur subhanahu wa ta'ala. Quoi que je fasse, Allah il promet de nous pardonner. » Parce que là, on, est, on se rapproche un peu de l'idée du péché originel que quelqu'un a payé pour moi et que c'est fini. Vous comprenez c'est pas vrai. Allah Azza wa Jai dit <inaudible> « Chaque personne est liée à ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit. » Allah Azza wa Jai dit que le jour du jugement dernier, chacun va recevoir son livre d'action, va devenir... Lire nos propres actions. Je ne vais pas lire tes actions, tu ne vas pas lire mes actions. Chacun sera responsable de ses actions à lui. La Donc ça, ça fait en sorte que le croyant va toujours être entre les deux. L'espoir et la crainte. L'espoir et la crainte. L'espoir, qu'est-ce que ça donne? Quand on n'en pas eu tout à l'heure. Ouvert, fermé. Qu'est-ce que l'espoir ça donne? Al-basat l'ouverture n'est-ce pas donc quelqu'un il a espoir que Allah subhanahu wa ta'ala il va le récompenser il va lui donner accès au paradis que Allah azza wa il aime qu'est-ce qu'il va faire il va faire les bonnes initiatives il va s'ouvrir aux bonnes choses parfois il faut se fermer on se ferme entre autres parce que je crains que Allah me punisse pour ça comme quand on a parlé tout à l'heure de la parole Parfois, il y a des choses qu'on appelle dans la vie des situations de fitna. C'est quoi la fitna Ça c'est un mot buzzword, les gens ils le jettent à droite et à gauche, tout est fitna, fitna entre autres dans dans, dans l'islam et dans la langue arabe, c'est lorsqu'il y a confusion. Ça peut être relatif ce qui est fitna pour moi, c'est peut-être pas fitna pour pour toi. Donc l'un des sens de la fitna, c'est cette fameuse confusion. Parfois, je ne sais pas ce que la bonne position à adopter c'est A ou c'est ou c'est B et vous me demandez de me prononcer mais là je vais quoi faire le je vais me refermer, je me retiens de prendre position parce que je crains Allah, je sais que Allah, il va me juger et me questionner sur ma position sur mes paroles subhanahu wa ta'ala wa yata walladan minal wafa'i taratan wal jafa'i tara fa wafa'uhu yurithuhu al bas wa jafa'uhu yurithuhu al qabda Donc aussi « al-jafa » ou « al-wafa ».« Al-wafa » c'est la loyauté. La loyauté. Tu es loyal envers quelqu'un par exemple, tu vas t'ouvrir à cette personne. Mais « al-jafa » ce n'est pas être, être déloyal ou trahir quelqu'un. On dit « al-jafa ». Vous savez lorsque, euh, lorsque tu connais quelqu'un, c'est l'un de tes amis ou l'un de tes proches, tu le connais, tu te sens à l'aise avec cette personne et que un jour tu le vois tu le rencontres tu dis avec un grand sourire tu dis salam alaykum wa rahmatoullah lui à peine il te regarde il alaykum salam appelle ça quoi al jafa être, être sec être sec ça c'est une forme aussi de imbissat maintenant dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et aussi dans notre adoration on peut expérimenter ce jafa et ce Wa sah c'est pour ça il nous dit c'est très important ici waqad yahdmu ala qalbi saliki qabdun la yadri ma sababuh Parfois dans notre cœur on va ressentir un certain qabdun certaine réticence une certaine fermeture et je ne sais pas pourquoi j'ai pas le goût de faire beaucoup de bonnes choses maintenant en ce moment aujourd'hui je ne sais pas pourquoi la yadri ma sababuh il dit il y a deux choses il dit à retenir ici première chose faire le repentir et demander le pardon d'Allah Azza il dit parce que souvent cette réticence et ce c'est à cause de péchés qu'on n'a pas nécessairement remarqué ça c'est la première chose la deuxième chose al c'est de laisser ça Passer avec le temps. Qu'est-ce qu'on va dire par laisser ça passer avec le temps, selon vous On laisse cette réticence pour qu'elle disparaisse avec le temps. Ce n'est pas nécessairement on pousse à travers. C'est pour ça qu'il dit qu'il si, ne faut, faut pas trop bousculer la chose. Il ne faut pas trop bousculer le cœur. Attention, on ne parle pas ici du temps, on va attendre des années. Okay, J'ai une, une certaine réticence dans mon cœur à faire beaucoup de bonnes œuvres. Je vais attendre quelques années pour que ça disparaisse. Non, ça ne parle pas de ça. Je parle vraiment de quelque chose vraiment à très court terme. Ça peut être quoi Quelques heures, à peine. L'être humain, parfois, c'est ça, la nature de l'être humain, c'est que sa motivation, il n'y a personne que sa motivation est toujours au top. Si je sais que habituellement, ma motivation, elle est assez bonne, alhamdoulilah, Le fait que je passe comme ça temporairement par un moment où la motivation n'est juste pas là, il faut faire quoi Demander pardon d'Allah et laisser cette situation passer. Pas essayer de, de, de forcer, de s'efforcer tant que c'est quelque chose de temporaire, de passager. Parce que l'être humain, il est, il est comme ça, c'est est notre, notre nature parce qu'en en fin de compte, comme on l'a dit, c'est Allah Azza wa qui est Al-Kabir, Al-Barsit, c'est Allah qui donne et qui retient, pas seulement dans les dollars, même dans la motivation, même dans les états du cœur. Parfois, pourquoi est-ce que je suis très motivé aujourd'hui Ou pourquoi est-ce que je manque de motivation aujourd'hui Pourquoi Eh bien, une partie de la réponse, c'est parce que ça vient... Allah subhanahu wa ta'ala de ce fait vous savez beaucoup de livres écrits sur la motivation les, les trucs là sur Amazon et sur Kindle motivation motivation mais il n'y a rien qui va te parler de ça que Allah azawadjil c'est lui al qabidhi al basir il y a une partie dans la motivation qu'on contrôle il y a une autre partie qu'on ne contrôle pas c'est comme le commerce la même chose ta boutique ton commerce aujourd'hui ça fonctionne très bien demain ça marche pas très bien Parfois, c'est à cause de nos choix qu'on a fait. Je n'ai pas travaillé assez ou j'ai travaillé très dur. Je n'ai pas pris la bonne approche. Parfois, vraiment, tu travailles dur, tu prends la bonne approche et il n'y a pas de rizq. Quelle est la réponse à ça C'est le qadar d'Allah. C'est Allah qui est arza. Donc, en fait, quand ce n'est pas nous qui décidons de notre sort pleinement, il y a une partie qui fait partie de notre responsabilité et une autre partie qui n'est pas de notre responsabilité et ça on l'accepte en tant que dans d'Allah azzawajal parce que nous sommes les serviteurs Allah il est le créateur il est le seigneur, c'est lui qui décrète c'est pas nous qui faisons les choix au final c'est aussi important que la première il dit attention même lorsqu'il y a l'ouverture extrême Parfois, soudainement, tu te sens très motivé à faire... Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit hein, attention. Il dit que même l'ouverture, ça, ça doit rester quoi Sous contrôle. Il faut rester à Akhil. Il faut aller bisant. Le Akhil, personne doué de, de raison, il fait un jeu de mots ici en arabe. Il dit, il s'assoit, ou bien il se met debout sur le tapis, le tapis d'honneur, mais attention à l'imbésat, s'ouvrir, quoi, complètement. Qui pourrait nous donner des exemples ici Qu'est-ce que ça veut dire ici Trop s'ouvrir. Il y a mille et un exemples qu'on pourrait donner dans plusieurs domaines, mais qui pourrait nous citer quelques exemples. des exemples de la dunya des exemples de la foi de la pratique de la religion peu importe dire un peu de ça un peu trop plutôt de sa vie privée donc parfois il y a un certain mbissart tu rencontres quelqu'un c'est un nouvel ami et tu dis machallah c'est une bonne personne ça c'est une bonne personne et là ton cœur il s'ouvre mais tu fais l'erreur de Rapidement trop t'ouvrir et tu vas dire tout sur ta vie. Et plus tard, tu vas regretter. Tu vas dire, oh mais ça, je ne connais même pas très bien cette personne. Ou pourquoi je lui ai fait confiance comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi Un autre exemple de inbesot. Le trop s'ouvrir. Qui pourrait me citer un exemple Écouter n'importe qui. Oui, donc sans, sans filtrer ce qu'on écoute. C'est bien. Même dans les projets de la vie, n'est-ce pas Je vois que je suis motivé, je veux faire des choses. Alors, je vais commencer. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans, dans le dîme, dans la religion. Moi, je vais m'impliquer dans telle association et tel masjid, et je vais ouvrir telle chose, telle chose, telle chose. Et après ça, qu'est-ce que je laisse Je laisse tout comme brouillant et je quitte. Parce que je dis c'est trop pour moi. Vous comprenez Donc c'est comme c'est quelqu'un qui entre dans un buffet il y a trop de bonne nourriture et on lui dit c'est gratuit mange ce que tu veux qu'est-ce qu'il va faire prend un plat remplir remplir remplir remplir mais de côté prend notre plat et il va venir remplir sa table plein de plats et au final qu'est-ce qu'il va manger à peine le tiers le reste il va dire je n'ai plus enfin je ne peux pas manger ça donc ça c'est il a fait l'erreur de faire trop d'ouverture trop de embissat alhamdullah à vous Quand il y a ouverture, ou il y a motivation, autre chose, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir la contrôler et bien la préserver. C'est pour ça ici, « إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا يَسُرُّهُمْ وَيَبْسُطُهُمْ وَيُهَيِّجُ أَفْرَاحَهُمْ قَابَلُهُ بِالسُّكُونِ وَالثَّبَاتِ وَالِسْتِقْرَارِ » Que les gens de raison, doués de raison, qu'est-ce qu'ils font dans plusieurs pays arabes lorsqu'il y a quelque chose de bien qui arrive, il y a le mariage, qu'est-ce qu'ils font Israaf, gaspillage. Il y a quelque chose de bien qui arrive dans plusieurs, dans certains pays arabes. Qu'est-ce qu'ils font? Feu d'artifice. Prennent des fusils et commencent à tirer dans les airs. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Et là, parfois, ça dégénère et ça arrive que des gens soient blessés ou que des gens meurent. Et là, le mariage ou la fête devient quoi Une tristesse. Pourquoi Parce que ce imbisade, cette ouverture, elle est sortie du contrôle et elle a perdu le adab, le bon comportement et le respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'adab, al adab bayna rabbihi, subhanahu wa Est-ce qu'il y a des questions au sujet de ce qu'on vient de couvrir Oui, Harry. Oui. Oui, oui. Le, le soulouk dans, dans l'arabe contemporain, donc on sait que la langue arabe, elle est très riche, ok Donc un seul mot peut référer à plusieurs choses et peut changer aussi dans son sens selon le contexte et ainsi de suite. Dans l'arabe contemporain de nos jours, le soulouk, ça réfère au comportement. À l'école, encore une fois, dans plusieurs pays arabes, à l'école primaire, on va te donner ton bulletin des notes, tu vas avoir une partie sur ton soulook, on va dire 9 sur 10. Ça, c'est ton comportement. Mais les soufis, lorsqu'ils utilisaient le mot soulook, c'est comme un, un, comme un mot technique chez eux. C'est comme, euh, comme, par exemple, un mécanicien ou quelqu'un qui travaille avec des outils qui dit « « Donne-moi une clé », ce n'est pas la clé de la porte, il a besoin d'une clé pour qu'il y ait l'outil en tant que tel. Donc, chez les soufis, le soulouk, c'est la science, en quelque sorte, des cœurs. C'est pour ça qu'on appelle ça le « salik ». Un quelqu'un, on ne va pas dire « lui, notre frère, le croyant », il va dire « le salik un al-saliku ». C'est clair Donc, il n'y a pas « la moucha ha ta filis il y a pas de problème dans l'utilisation des mots vocabulaire, mais parfois, c'est plutôt le sens qu'on accorde à ça, encore une fois, que le salik, comme dans certains sectes extrêmes de soufis que le salik, à la place qu'il soit vraiment dans le soulouk pour Allah, que ça devienne une secte renfermée à l'intérieur. C'est bon Prochaine question Oui. Oui, très bien. Oui, bien sûr, il y a parfois des obstacles qui sont dans le cœur. Mais ça, on ne les a pas mentionnés parce que ça revient plus à la question de l'ouverture. La personne a dit y avait trois conditions. Il faut que je sois disposé, moi, à changer, à suivre le chemin de la volonté, de l'asthme. Deuxième chose, il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'appeler, pour m'éclaircir. Troisième chose, on a dit de d'obstacles. Donc oui, il y a des obstacles qui sont internes, comme l'arrogance, par exemple, qu'est-ce qui a retenu plusieurs... N'écrivant à travers l'histoire de suivre leurs prophètes, c'était l'arrogance. comme Kamfirao, moi je te suis, moi je vais suivre. moi je suis le grand pharaon, le grand puissant de l'Égypte. Moi je vais suivre quelqu'un. Ça c'est un obstacle qui est à l'intérieur dans l'histoire de l'empereur des Byzantins dans le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire, elle est connue, comme dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il a reçu le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé quoi Une lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dicté, les compagnons l'a écrite, et il y a des compagnons, des ambassadeurs qui l'ont emmené chez l'empereur des Byzantins dans le temps. Aslim taslam ad'uka bi D'ayat al l'islam. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invité vers l'Islam. Lorsque lui, il a lu ce livre-là, cette lettre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ça c'était un vrai, vrai prophète d'Allah. Parce que dans leur temps, ce n'est pas, pas comme de nos jours, n'importe qui peut devenir un politicien, peut devenir un... Dans le temps, pour quelqu'un devienne un empereur, il faut que ce soit vraiment un un grand connaisseur avant tout de l'histoire et de la religion. Il connaissait les écrits de Isa a.s.m. et de Moussa et ainsi de suite. Il connaissait les secrets au fait de leur religion. Ce qui ne disaient pas aux masses, savait que ça c'était la description qu'il trouvait du prophète Muhammad s.a.w. Et lui, il voulait suivre le prophète Muhammad s.a.w. Il voulait entrer dans l'islam. Il avait comme une petite étincelle. Et là, il a rassemblé ses grands dignitaires. Et Il leur a dit, que pensez-vous? de cet homme parce que ça c'est un vrai prophète, un vrai message. Hadou, quel homme, comme dans la narration ici, que ça c'est les, les ministres et ses députés, tout, toute la classe politique, il est super en colère contre cet empereur qui veut entrer dans l'islam, il veut laisser le christianisme et veut entrer dans l'islam. Lui, qu'est-ce qu'il voulait faire Il voulait pour voir est-ce qu'il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Lorsqu'il a vu comme ça, il dit « Non, je voulais tout simplement tester votre attachement à votre religion. » Donc lui, il a eu un obstacle qui est quoi Son mal son entourage, la classe régnante avec lui, malgré qu'il était le plus fort, mais il ne faut pas se mentir, il n'y a pas dans le monde... Un seul roi ou un seul premier ministre ou autre chose qui fait tout ce qu'il veut. Il y a toujours des gens qui l'entourent, qui ont des lobbies, des pressions et ainsi de suite, malgré qu'en théorie il est le plus décisif parmi eux, mais il a quand même peur de leur opposition. C'est clair